Le président maintenant vise à créer le 1er janvier 2015 un pôle d'aménagement du copère par transformation de la structure à justice porteuse du pays, pays basque créé le 4 janvier 95 par la loi Pasqua, comme mon collègue le rappelait et euh, aussi abrogé par l'article 50 de la loi de la réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Aujourd'hui il convient d'aller plus loin dans la coopération institutionnelle locale afin de répondre aux enjeux locaux urbains et ruraux du pays basque le pôle en l'occurrence euh, euh, développera euh, enfin, excusez-moi, ces enjeux seront le développement économique, évidemment, agricole, promotion, innovation, recherche, culture, langue, vous le comprendrez, aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale, logement, évidemment, en pays basque, problème majeur, afin de promouvoir un développement durable et améliorer la compétitivité de l'attractivité de ce territoire. De rationaliser des outils d'action publique en regroupant au sein d'une structure commune qui remplace la structure associative du pays, les dix établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, regroupant aux Aujourd'hui, à peu près 290 000 habitants et surtout une reconnaissance de ces problématiques spécifiques. J'en arrête là juste pour dire évidemment que je m'inscris dans l'amendement Filleul-Ecolomba que cet amendement vise à la suite de l'article 45 relative au pôle métropolitain à transformer la structure associée du pays en pôle d'aménagement. L'amendement numéro 13 donc de M. Filleul par l'article 45 Terre entre les établissements publics de coopération intercommunale et fiscalité propre du pays basque. Je vous remercie.